وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on continue aujourd'hui c'est le cours numéro 18 dans euh, la, la réalité de la secte des chiites rafida et de la réfutation des rafida donc euh, on continue avec les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, les paroles de, que, que le cheikh a mentionné, le cheikh Ibrahim al-Ruhaili a mentionné de lui dans son livre Al-Intisar on va continuer donc à lire ces, ces paroles et à lire des paroles de d'autres parmi les ulama et les imams de par la suite, eh, inshallah. Et puis on va lire un peu aussi par la suite Euh, vers la fin euh, des paroles des ulama euh, sur des, et des fatawas des, des ulama sur le verdict général de, de, en ce qui concerne les rafidah et comment on les considère qu'est-ce qu'on dit à leur sujet est-ce qu'ils sont musulmans ou non est-ce qu'on est qu a le droit de manger leur viande est-ce qu'on a le droit de, euh, de se marier avec ces gens là et des choses de ce genre on va lire qu'est-ce que les ulama wal ont ont écrit et ont dit à leur sujet à ce, par rapport à ces choses-là. Et ça, c'est très important de le connaître à notre époque en particulier, puisque euh, a, on voit qu'il y a beaucoup de mélanges. et ils se, ils se mélangent et s'infiltrent parmi les rangs des gens de la Sunna. Et beaucoup de musulmans sont ignorants et donc euh, ils ne sont pas avertis, sont pas au, au courant de leur danger. Donc c'est très important de mettre en garde. الشيخ إذًا شيخ الاسلام الشيخ ابراهيم الرحيلي يقول عن عدائهم للمسلمين ومناصرتهم للكفره والمشركين قد قد عرف قد عرف العارفون بالاسلام ان الرافضه تميل مع اعداء الدين ولما كانوا ملوك القاهره كان كان وزيرهم مره يهوديا ومره نصرانيا ونصرانيا وقويت النصارى بسبب ذلك النصران الأرميني وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة المنافقين وكانوا ينادون بين القصرين من لعنى وسبف له دينار وأردب لشيخ المعصيان لباهوال شيخ الاسلام بن تيمية ذلك للدكخي Euh, la haine des Rafidah pour les musulmans et de quelle manière ils viennent en aide aux koufars et aux mouchriquins contre les musulmans donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit dans Majmou' al-Fatah le volume 28 à la page 637 il dit que les gens qui connaissent l'Islam euh, ils savent que les Rafidah penchent toujours du côté des ennemis de la religion et lorsqu'ils étaient euh, les rois en, euh, au Caire, à la ville du Caire en Égypte à l'époque des Fatimillines c'était des chiars euh, ismaïlites mais quand même ils, ils se prétendaient ou ils se montraient comme étant des rafidats donc euh, à l'époque où ils étaient, ils étaient des rois euh, au Caire et, au, et où ils dirigeaient le Caire et l'Égypte euh, ils avaient parfois un ministre juif et parfois ils avaient un ministre chrétien arménien et euh, les chrétiens, à cette époque-là, de, sont devenus très forts à cause de ce ministre armé, chrétien-arménien. Et ils ont fait construire beaucoup d'églises euh, sur le territoire de l'Égypte, euh, à cause de l'époque où les rafidats étaient au pouvoir, ou bien les, ces chiens étaient au pouvoir à l'époque. Et, et ça c'est bien entendu parce que ce sont des monafiquis, ce sont des hypocrites les, les rafidats. Ils aident toujours les ennemis de l'islam contre les musulmans. Et euh, yani, on sait très bien que ça, souvent c'était justement au moment où il y avait les croisades et toutes ces choses-là. Euh, yani, ils, ils donnaient des positions de ministres à ces, à ces juifs et à ces chrétiens-là. Donc ça c'est bien entendu des choses qui renforçaient les, les, les gens de ces fausses religions et qui affaiblissaient bien entendu les musulmans d'Ahl-Sunnah et la oumma en général. Bien, ils appelaient, il faisait des appels, ils criait entre les différents palais, celui qui insulte et celui qui maudit les sahaba, a, on lui donne un dinar ou bien on lui donne un on lui donne une quantité comme un, un, une, quantité, une quantité comme un, un, un baril de de céréales ou de blé ou de quelque chose comme ça donc il récompensait les gens qui insultaient les sahabas, il leur donnait de l'argent et il leur donnait de la nourriture ça c'était à l'époque en Égypte qu'est-ce qu'il faisait le chèque il dit et il dit et le rapide vous aimez les tatars et les doutes parce qu'il vous plaît il vous plaît pour les doutes ce هم معاونون للمشركين واليهود والنصار على قتال المسلمين وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول التطارق قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسب وسبي حريمهم وقضيه ابن العلقمي وامثاله مع الخليفه وقضيه العلقمي وامثاله مع الخليفه مع الخليفه وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس دونك سا سي منسيونيه دان de la page 527 à 528, il dit, Cheikh l'Islam et les rafidats aiment euh, les tatars. C'est-à-dire, à, à l'époque, les tatars, les mongols, euh, ceux qui venaient de la Mongolie, qui ont envahi les pays musulmans à l'époque, qui ont massacré, qui ont tué, hein, qui ont détruit tout ce qui était sur leur passage, hein, ils, sont, ils ont réussi à rentrer dans les pays musulmans avec l'aide des rafidats. C'est grâce à eux qu'ils ont réussi À, ...à entrer et à écraser les musulmans... ...parce que les Rafidah... ...ont frappé les musulmans de l'intérieur... Pour, euh, ...pour permettre aux Tatars de rentrer... ...donc... Euh, ...il dit... ...cheikh euh, l'islam, dit que les Rafidah... ...ils aiment les Tatars... ...et ils aiment leur, leur, leur état et leur gouvernement... ...parce que... ...ils ont une, une, une fierté... ...ils, ils reçoivent un honneur... et ...une fierté, une puissance... ...dans leur pays... ...qu'ils ne reçoivent pas dans le pays des musulmans. Et les rafidats, euh, ils coopèrent et ils collaborent tout le temps avec les mouchriquines, avec les juifs, avec les chrétiens... ...pour combattre les musulmans. Et ils étaient une des plus grandes causes de, de, de, de l'entrée des tatars avant leur islam, avant d'être convertis à l'islam. C'était avant que les tatars entrent en islam, euh, lorsqu'ils sont rentrés, une des plus grandes causes de ce qui les a aidés à rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans les territoires de, de l'Orient, à Khorassan, en Irak et dans la Syrie. Qu'est-ce qui les a fait rentrer, ou qu'est-ce qui les a le plus aidé à rentrer, c'est justement les Rafadas. Ils ont été une des plus grandes aides contre les musulmans, et en faveur des Tatars, pour, les, pour leur permettre de prendre les pays de l'islam, de tuer les musulmans, et de prendre les femmes musulmanes en esclaves et ainsi de suite et euh, l'exemple le, le, d'Ibn al-Qami qui était un des ministres du khalifa à l'époque qui était un rafidhi qui a aidé euh, Hulaku, Hulaku Khan qui était le fils de, de Jinkis Khan un des descendants de Jinkis Khan euh, un des chefs des tatars c'est lui qui, qui a fait une entente avec euh, avec lui pour faire rentrer, justement pour les aider à rentrer dans les pays musulmans Ibn al-Alqami et d'autres également de sa, de sa catégorie et euh, un, chez, euh, le sheikh Mouqbil il a un livre justement euh, qui, qui, qui s'appelle Al-Ilhad al-Khomeini Fibillad al-Haramayn c'est un livre qu'il a écrit justement pour réfuter les, les rafidahs et pour réfuter euh, Al-Khumaini aussi et dans ce livre il mentionne justement des exemples de, de certains rafidés euh, certains rafidés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour euh, faire du tort aux musulmans dans l'histoire et ils citent leur nom Il mentionne des exemples, des paroles de l'ulama qu'est-ce qu'ils ont dit à leur sujet par rapport à ces choses-là Euh, après, après il, dit, il dit ils ont aussi euh, fait des choses comme ça à à, à alep en syrie et il dit que cette histoire elle est très bien connue de la majorité des gens après il dit wa yaqulu wa من الترك والتتار على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوه ومعدن الرساله ولد العباس وغيرهم من أهل بيت المؤمنين من من أهل البيت المؤمنين من القتل والسبي وخراب الديار وشر وشر هؤلاء وضر Uh, ça, c'est des paroles mentionnées, de, des paroles de Cheikh l'Islam mentionnées dans Majum al-Fatah, au volume 25, à la page 309. Il dit que les Rafidah, ceux ils aident les, ils aident les juifs, les chrétiens et les mouchriquines contre la, la maison ou la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre sa umma de croyants. Contre les croyants de cette umma donc ils aident les mouchriquines parmi les turcs et les tatars qui étaient à l'époque des kuffars hein, ils les ont aidés à faire ce qu'ils ont fait à Bagdad avec les gens de la famille du prophète wa donc voyez encore un exemple ici que ces gens là les rafidats ils prétendent euh, aimer Ahlul Bayt et défendre Ahlul Bayt alors que les gens qui étaient au pouvoir à l'époque c'était les descendants d'Al-Abbas de et Al-Abbas c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ses, ses enfants et les khulafats de cette période sont tous des descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc comment ça se fait qu'il prétendent aimer Ahlul Bayt mais il les aide contre, ils aident les moucherikines les kuffars, les juifs et les chrétiens contre Ahlul Bayt hein? Ils, ils les laissent il leur facilitent la, la, la, la tâche pour euh, combattre les combattre et pour les tuer et pour les prendre en esclavage et pour détruire leur état. Donc ça, c'est la preuve que ces gens-là, ils prétendent d'aimer Ahlul Bayt et de défendre Ahlul Bayt. Mais la réalité, c'est le contraire. Hein? Et parce que les descendants de Abbas, qui étaient les khulafats de l'époque, durant la dynastie des Abbasiyya, eh bien, c'était des descendants du prophète sallam, et ils étaient très très durs sur... La, la, leur dans leur attachement à la sunna et ils aimaient la sunna et c'est à cause de cette raison-là que les chiarafs les détestaient et ils ont tout fait pour justement les affaiblir et pour permettre aux koufars Yanni d'entrer de dans, dans les pays musulmans pour euh, essayer de justement euh, les s'en débarrasser donc euh, Yanni c'est très connu comme par exemple un des khulafas de Bani Abbass qui s'appelle Haroun al-Rachid qui était un parmi les khulafas de Bani al-Abbas qui était un des pieux et un des, euh, des, des khulafas qui aimaient la Sunna et qui défendait les ulamas d'Ahl al-Sunna et euh, ils, ont, ils ont tout fait pour le montrer hein, et faire une caricature de Haroun al-Rachid pour le faire paraître comme étant euh, un tyran ou pour le faire paraître comme étant un homme qui Euh, Yanni était un pervers qui n'avait pas de euh, d'amont pour la religion ou de pratiques religieuses alors que c'est tout à fait le contraire mais étant donné qu'il était étant donné qu'il était euh, ferme, accroché sur la sunna et qu'il qu euh, écrasait les gens de la bid'a ah, et qu'il les écartait hein, et qu'il mettait les, les ulamas de la sunna au-dessus alors à cause de ça ils ont tout fait pour salir sa réputation et lui donner une mauvaise image, et parler de lui en mal. Hein? Mais la réalité, lorsqu'on retourne au livre des de d'Ahl de, de, de, de, de de Sunna qui ont parlé de Harun Arachid, on voit que c'est tout à fait le contraire, et que ce qu'ils prétendent de Harun Arachid n'est pas vrai du tout. Donc, ça c'est des exemples, comme le Cheikh, il le mentionne ici, qu'ils ont tout fait pour aider les Tatars et les Turcs contre les, contre l'état de, de Ben el-Abbas. Et les Tatars et les Turcs, donc comme je disais, à l'époque, ce n'étaient pas des musulmans. Ils sont rentrés dans les pays musulmans, ils ont massacré, ils ont tué, ils ont fait plein de destructions. Puis, quelques, temps après, quelques années, des, des siècles après, ils sont tous convertis à l'islam et ils sont devenus par la suite les défenseurs de l'islam. Et c'est eux qui ont même fait les jihad pour faire que euh, l'islam entre même dans les, euh, les territoires des, des chrétiens à l'époque, comme Constantine euh, Constant, euh, Constantinople, pardon et euh, par la suite, qui, a, qui ont fait rentrer l'islam même dans les Balkans et dans toutes ces régions-là. donc Tout ça, c'était euh, par la suite dans l'Empire ottoman. C'est pour dire que, malgré qu'au début, ça a été un mal pour les musulmans, et que euh, ces gens-là ont fait beaucoup de tort à l'islam occidentale, au début, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y a eu des gens qui leur fassent la da'wa par la suite et ils se sont tous convertis à l'islam et ils sont devenus les défenseurs de l'islam par la suite donc ça c'est la grandeur et la force de cette religion alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui la préserve cette religion c'est lui qui la protège donc euh, il dit donc ce qu'ils ont fait euh, c'est eux qui ont permis, ou qui ont facilité la tâche Au, au Tatar pour, faire ce qui, pour leur permettre de faire ce qu'ils ont fait à Bagdad et dans d'autres régions hein, à, et, et de faire ce qu'ils ont fait avec les descendants de la famille du prophète wa sallam, et, et les descendants donc de celui qui a ramené la révélation c'est-à-dire les descendants du prophète wa sallam, les fils d'Al-Abbas et d'autres également parmi les gens de la famille du prophète wa Sallam, qui sont croyants parmi eux Hein, ils ont permis qu'ils soient tués, qu'ils soient pris en esclavage, et ils ont détruit les, les demeures et massacré tout ce qui était sur le passage à cause d'eux. Et donc le mal de, des Rafidah et leur nuisance, et le mal qu'ils font contre les gens de l'islam et contre les musulmans, c'est quelque chose que qu'on euh, n'est pas capable de calculer, jusqu'à quel point ils ont fait du tort aux musulmans et à l'islam. Un, euh, un, un, un homme qui sait s'exprimer il a du mal à calculer et à énumérer toutes les trahisons et tout le mal qu'ils ont pu faire à la Ummah donc c'est le volume 25 à la page 309 dans Majum al-Fatawa il dit وَيَقُولُوا رَحِمَهُ اللَّهِ ذَاكِرًا بَعْدَ حَمَاقَاتِهِمْ أَدَّالَّ عَلَىٰ سَخَفِ عُقُولِهِمْ مَعَشِدَّتِ الدَّلَالِ ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونهم بالجماد أو الحيوان ثم يفعلون بذلك الجماد أو الحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه مثل اتخاذهم نعجة وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء ويجعلونها عائشة ويعذبونها Donc, il dit également, Cheikh euh, l'Islam, il mentionne une série de, de choses que, de, de, de bêtises et de choses stupides que les rafidars pratiquent font, pour montrer y en a, la faiblesse de leur esprit, à quel point ils sont égarés. Il dit, parmi les exemples de choses bêtes et stupides qu'ils font, C'est que lorsqu'ils déteste quelqu'un, il le représente par euh, un objet, un objet ou euh, un animal. Et puis euh, Yanni, ils font à cet objet ou à cet animal, euh, il' châtie ou il lui donne un, une punition ou ils lui font quelque chose pour exprimer leur haine envers la personne qui le représente Yanni, par cet objet ou par cet animal. Donc ils donne un exemple par exemple ils vont prendre euh... donc, comme disais, donc là qu'est-ce qu'ils font ils vont prendre euh, un mouton ou une brebis quelque chose comme ça ils vont la peinturer en rouge et puis la peinture en rouge pourquoi parce que euh ils on appelle euh l'appelle al-Humaira euh, ira, c'est à dire la rousse, la petite rose, donc il la met en, avec une couleur rouge ou bien rose comme ça et il, il, a, il représente par cette brebis Aisha, anha. et puis il la châtie, il la frappe et puis il lui arrache ses che po lui arra ses poils et il, il le considère comme si cela c'était un châtiment pour uncha. رضي الله الله المستعان قبحهم الله ايه ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا سمنا ثم يبعج يب يعرجونه بطنه فيخرج السمن فيشربونه في فيشربون donc ils vont prendre un, un objet qu'ils remplissent de, une chose qu'ils remplissent de, avec euh, du beurre <coughs> ou bien quelque chose comme ça à l'intérieur un liquide et puis après ça ils vont percer le, le, le ventre de cette chose et puis ils vont boire le, le beurre qui sort ou le liquide qui sort puis il dit ça c'est comme si on a frappé en mort et puis on a bu son sang ou bien le cheikh il dit donc ils vont prendre deux ans. Hein, ou des mules qu'ils prennent autour qu'ils prennent pour faire tourner un moulin donc ils vont prendre ces deux ânes ils, ils vont appeler l'un des deux Abu Bakr et ils vont appeler l'autre Omar et puis ils se, ils se relaient le, le châtiment de ces deux ânes pour faire comme si le châtiment de ces deux ânes là c'était pour châtier Abu Bakr et Omar donc ils font, en fait qu'est-ce que c'est c'est qu'ils font de la cruauté aux animaux Yani euh, et ils prétendent qu'en faisant ça ils font du mal à Abu Waqar et Omar donc ça c'est la preuve de, leur, de la bêtise de ces gens-là euh, il dit et donc qu'est-ce qu'il mentionne le cheikh ici, il dit que il y en a également parmi eux, parmi les rafidats ils écrivent en dessous de leurs pieds le nom d'Abu Bakr et Omar donc ils écrivent en dessous de leurs pieds Abu Bakr et Omar pour marcher dessus et euh, certains dirigeants Quand ils ont trouvé des gens qui faisaient ça, ils ont attrapé ces gens là puis ils ont commencé à lespper à, les, à les frapper sous leurs pieds et euh, pour les punir en fait et ils ont dit je, je ne frappe pas tes pieds je frappe seulement je frappe seulement à en mort c'est pour se moquer de lui en, en fait en voulant dire en voulant dire c'est une punition pour toi et et quand il dit « Mais pourquoi tu me frappes ?» Il dit « Je frappe Abu Bakr Omar comme tu, comme tu les as écrits en dessous de tes pieds. » Il les frappe, continue de les frapper en dessous de ses pieds jusqu'à ce qu'il meure. Et, et, euh, en, ensuite il dit « Et il y en a parmi eux qui appellent leurs leur chiens par le nom de d'Abu Bakr et Omar. » Et il les maudissent. Ils maudissent leurs chiens et les appelle Abu Bakr et Omar. Et il y en a même il dit wa minhum man samma parmi eux il a appelé le chien de quelqu'un par le nom de Bakir ou Boukair c'est la forme baptisé ou la forme euh, plus petite de Bakr. En voulant dire Abu Bakr Et l'autre Il commence à vouloir se battre Avec celui qui a qui a dit ça Ou qui a appelé son chien comme ça Et il lui dit Comment tu peux appeler mon chien Par le nom des gens de l'enfer En voulant dire Comment tu peux appeler mon chien Par le nom des gens de l'enfer En voulant dire Tu donnes à mon chien le nom d'Abu Bakr Et de Omar Il se fâche avec lui Pour pour ça Et il dit يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عمر يقولون واثارات وثار أبي لؤلؤة فيعظمون كافرا مجوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر رضي الله عنه الشيخ الإسلامي ابن تيمية النواسيان منهاج السنة لفولم على باشكا نافئ سين كارت Il dit qu'ils il venaient, ils ont beaucoup de respect envers Abu Lu'a al-Majoussi, le mécréen qui, a, qui était esclave d'Al-Mughira ibn Shouba et qui avait tué Omar ibn Khattab. C'est lui qui avait poignardé Omar ibn Khattab. Donc ils disent, que, euh, euh, ils, ils disent comme si ils, sont, ils expriment leur tristesse hein, et euh, envers euh, la mort de d'Abu Lu'a et ils, ils le respectent. Ils lui montrent Même, je pense même que comme euh, j'ai lu quelque part ou bien j'ai entendu ça euh, qu'ils ont une fête euh, là-bas en Iran c'est la fête de Baba Shuja et Baba Shuja justement c'est le nom qu'il donne à euh, Abouloulua al-Majoussi et donc il célèbre sa, sa, sa fête parce que il respecte un maïcréen un, un, un Majus Majous qui adorait le feu et qui est le responsable pour la mort, hein, le meurtre d'Omar ibn al-Khattab. Donc pour eux, c'est quelque chose qu'ils respectent. Ils sont contents de ça. Et il dit aussi, « Et qui a vu qu'il y a un naufrage qui a été réunit et qui a été il faut qu'il y le feu, et qu'il y ait le feu de l'eau à leur blessure. » Cheikh l'Islam, il mentionne, comme on a déjà mentionné ça, euh, page 28 du euh, volume 28 de page 481 d'Amajmu al-Fatawa, que les Rafidahs, il considère que les parties intimes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, doivent être touchées par le feu, doivent être punis par le feu, ou brûlées par le feu, pour être purifiés du fait qu'il a eu des rapports intimes avec euh, Aisha, radiallahu anha, et Hafsa i les considèrent i les considèrent com étant des guffars des femmes guffars Allah l'ustre et avec tout ça il dit l'islam ibn Thimia en l'Haj al-Sunnah فما aذكره في هذا الكتاب من ذنب الرافضة وبيان كذبهم وجهلهم قليل من كثير مما أعرفه منهم ولهم شر كثير لا أعرف تفصيله Donc, euh, il dit dans Minhajah Sunnah, le volume 1 à la page 160, après avoir mentionné tout ça, il dit, euh, et tout ce que j'ai mentionné dans ce livre, dans, euh, au sujet de, de la, du blâme des Rafidah, et de la clarification de leurs mensonges et de leur ignorance, c'est un peu parmi beaucoup de choses. C'est un peu, un peu de, de choses que je connais, parmi beaucoup de choses que j'ignore encore d'eux. Et donc, euh, ils ont du mal beaucoup de mal encore que je pas, dont je ne connais pas les détails donc ça veut dire que imaginez si ça c'est ce qu'il connaît imaginez ce qu'il connaît pas il y en si on regarde encore plus c'est pire encore donc il dit rahim allah cheikh de l'islam rahmatan wasi'a fa innahu qad nassaha lil وفضح الرافضة وأمعنى في ذلك بما لم يترك لأحد بعده مقالا ولا تفصيلا ولا بيانا في ذم هذه الطائفة وضحد شبههم ولولا ملتزمت به من المنهج في سرد أقوال العلماء في ذم الرافضة إلى هذا العصر لا بكلامه رحمه الله عن نقل كلام غيره من العلماء رحمهم الله أجمعين le cheikh il dit donc qu'Allah fasse une grande miséricorde à le cheikh de l'islam pour le fait qu'il a donné la nasiha à la umma et qu'il a démasqué les rafidats euh, il s'est approfondi dans cette question là jusqu'à ne rien laisser à quiconque après lui de pour mentionner quoi que ce soit de détails ou d'explication ou de clarification en ce qui a un trait au, au blâme de, ce, de cette secte et de ce groupe et de la destruction et de la euh, réfutation de leur chabuhat. C'est à dire il a rien laissé. Hein, il a complètement euh, rempli la tâche hein, de façon complète et claire. Il a tout clarifié, il a tout expliqué sur ce sujet là il est rentré jusque dans les Euh, les points les plus détaillés les plus spécifiques les plus et il n'a euh, rien laissé euh, pour ceux qui venaient après lui, dans le sens que il a vraiment fait un très très grand travail sur ce point là, sur ce, sur ce sujet là et ça c'est quelque chose <coughs> parfois qui est nécessaire de, de faire parce que, parce que pour vous donner un exemple euh, justement à propos de ce que dit le chef Ibrahim Ruhayni ici c'est que Pour n'importe qui qui, qui qui a une base dans la connaissance du tawhid de l'islam et de la sunna, euh, ce n'est pas nécessaire pour, pour lui d'aller dans les détails de la clarification de tous ces, ces égarments. Parce qu'il suffit d'une parole ou d'une explication très courte, hein, parfois pour être convaincu ou pour comprendre clairement que ce groupe-là et que cette, ces gens-là sont des égarés. Okay. Et, alhamdoulilah, la personne qui est honnête, et qui, est, qui est sincère, qui veut savoir la vérité, elle va, elle va lire cette parole et elle va être convaincue, elle va savoir que ces gens-là sont, sont perdus, sont dans l'égarement. Toutefois, il y en a toujours euh, qui cherchent encore à bien, y trouver des excuses, des doutes, des arguments, pour essayer de défendre ou d'argumenter. Et c'est pour ça que c'est bien, par, par exemple, qu'est-ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a fait Du fait qu'il n'a pas juste dit bon je vais je vais me baser là dessus puis les choses sont claires tout le monde sait que ce sont des égarés non il a fait l'effort d'étudier d'analyser tout tout ce que ces gens là disaient et de le réfuter non pas seulement euh, comme ça avec des, des arguments généraux ou euh, des points des, des, des points en mentionnant les bases et les, les arguments de le so seulement mais en analysant leur propre leurs propres livres et en les réfutant de manière bien, très détaillée et euh, d'une manière très scientifique également donc par la suite lorsque quelqu'un va lire ces paroles là, va, va lire ses explications et ces arguments là et eh bien la, la, la, la, le fait qu'il déjà il avait à la base il savait que ces paroles là que ces gens là étaient égarés il savait que les refudas étaient des gens de, de l'égarement et des gens de bid'ah et des gens qui sont dans le kufr mais après avoir lu ça et avoir étudié ces choses-là de façon plus approfondie là ça va être encore plus il va être encore plus convaincu il va avoir une conviction beaucoup plus euh, ferme, beaucoup plus forte euh, de, en ce qu'il suit et il va être capable même en, en, plus, en plus de ça de les réfuter eux et de leur montrer leurs erreurs, leurs égarements et de, leur, euh, de les convaincre même parfois si euh, certains d'entre eux sont sincères de les ramener à, à, la, à la vérité et au droit chemin. Et de les, de, de, de réfuter également ou de clarifier les doutes que certains musulmans de al-Sunnah pourraient avoir au sujet de certaines questions. Donc c'est ça qui est bien avec cette, analyse, cette méthode et cette analyse. Et même Cheikh Ibrahim al-Ruhayli euh, euh, euh, quand il a réfuté l'auteur de, de son livre « Thummah Tadayt » Euh, le Tunisien qui commençait à mettre des choubouhats et en disant qu'il a trouvé le vrai islam ou la vérité dans la religion des rafidras, il ne pas juste euh, limité à dire ah cet homme c'est un égaré, il est perdu c'est un rafidri non, il a étudié en profondeur ses euh, paroles et les a réfutées de façon détaillée et il est entré dans euh, les détails et il n'a rien laissé comme euh, parole ou comme euh, Shubha que ce, ce Rafid pouvait présenter, il a réfuté de façon très détaillée et ça c'est important de faire ça parfois et surtout à notre époque parce que les gens sont des spécialistes maintenant dans les Shubuhat et euh, ils ne font que ramener ça donc on a besoin des analyses hein, des, des choses plus spécifiques, plus détaillées hein. Comme, comme ce cours là on peut le faire en Le cours a, le, les cours que j'ai fait jusqu'à maintenant sur les rafidats, quelqu'un peut le résumer en un cours ou en deux cours et ramener, expliquer ça de façon très très résumée, puis ça y est, c'est réglé. Mais, euh, Allahu A'lam, moi je ne sais pas, mais je pense que c'est préférable de, de clarifier les choses plus en détail à notre époque, d'expliquer les choses plus clairement pour que les gens puissent euh, vraiment savoir les choses de façon plus... Euh, approfondi pas juste en surface hein. et comme ça, ça laisse plus d'espace de, de, de, aux doutes aux, aux arguments des soi-disant euh, ceux qui sont soi-disant des islamologues ou bien qui se spécialisent soi-disant dans l'islam dans l'étude de l'islam puis qui essaient d'élever ou de glorifier par la suite les rafidans en disant des choses euh, bonnes sur eux sans jamais connaître la position de Ahl-Sunna à leur sujet et en cachant parfois même la réalité à ce sujet-là. Donc, le shaykh, il dit, euh, donc, euh, il n'a rien laissé pour ceux qui sont venus par la suite, hein, dans la clarification et dans la réfutation. Et, et il dit, si je n'avais pas suivi ce manhaj, si je n'avais pas établi pour moi-même, dans cette étude, dans cette recherche que j'écris maintenant, pour réfuter cet homme, si je n'avais pas appris comme méthodologie le fait d'énumérer toutes les paroles des ulamas qui ont blâmé les rafidats euh, des, des ulamas de, de, du passé jusqu'à notre époque, je me serais uniquement limité à mentionner les paroles de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, euh, plutôt que de mentionner les paroles de tous les ulamas, parce que dans ces paroles à lui, il n'y a qu'est-ce qui est suffisant comme clarification. Hein? Donc, en voulant dire que le Cheikh, il dit... bon j'ai choisi dans mon manhaj dans, dans, ma, dans mon approche de vouloir mentionner les paroles de tous les ulama de différentes époques ou bien de mentionner les ulama de différentes époques qui ont parlé contre les rafd mais si j'avais pas choisi cette méthodologie là je me serais limité à mentionner les paroles de Cheikh l'Islam et ça aurait été suffisant donc il dit, il dit ça donc, de cette façon là pour faire, pour faire comprendre l'importance et euh, la la grandeur de de l'apport de cheikhul islam uh, par rapport à cette question et dit wa qala qala qawl az-zahabi rahimahullah qala mu'alliqan ala ba'd al-ahadith al-mawdu'a fi fadli alayhi radiyallahu anhu wa ala radiyallahu anhu sayyidun kabir qad aghnaahu ta'ala an yathbuta manaqibahu bil akathib ولكن الرافض لا يرضون إلا أن يحتجوا له بالباطل وأن يردوا ما صح لغيره من المناقب فترى دائما يحتجون بالموضوعات ويكذبون بالصحاح وإذا استشعروا أدنى خوف لزموا التقية وعظموا الصحيحين وعظموا السنة ولعنوا الرفض وأنكروا وأنكروا فيعلنون بلعن أنفسهم شيئا ما يفعله اليهود ولا المجوس بأنفسهم والجهل بفنونه غالب على مشيخهم وفضائلهم فما, فما الظن بعمتهم فما الظن بأهل البر والحيل والحي والحي ومنهم فإنهم جاهلية جهلا حمر, المس حمر مستنفرة Falhamdulillah 'ala al-hidaya fa ta'limuhum wa nusih fa ta'limuhum wa nusihihum wa jarrihim wa jarrihim ila al-haqq bihasab Donc le cheikh uh, Immossian les paroles de l'imam qui est mort en 748 hijri qui fait partie même des élèves de de cheikh l'Islam Ibn Taymiyah Euh, rahimahoullah il dit que il dit en commentant euh, des, certains hadiths fabriqués que les rafida ont inventé au sujet des mérites d'Ali de radhiyallahu anhu dit est un homme avec une grande importance parmi les sahaba et Allah l'a épargné du fait que c'est euh que c'est bien fait et que ses mérites soient euh confirmé par des mensonges c'est à dire que dans le sens qu'il n'a pas besoin d'avoir il n'a pas besoin qu'on mente sur lui pour, euh, pour qu'on invente à son sujet des mérites il a des mérites déjà hein, qui sont connus et Allah a préservé ses mérites et ces, et ces choses là qui sont mentionnées de bien à son sujet donc on n'a pas besoin d'inventer des mensonges pour confirmer ces choses là é dit, tout, dit toutefois les rangs ne sont pas satisfaits, excepté, excepté en mentionnant des choses fausses comme arguments et comme preuves. Donc, ils, ces gens-là sont uniquement satisfaits de qu ce qui est faux et du mensonge, et lorsqu'on ramène des choses authentiques comme, euh, comme euh, exemple de, de mérite et de bienfaits pour d'autres que Ali radiyallahu anhu parmi les sohabas il le traite de mensonge et il le rejette donc tu les vois qui sont toujours en train d'utiliser de, des hadiths faibles et fabriqués pour euh, essayer de se défendre dans ce qu'ils suivent et qu'est-ce qui est authentique et véridique il le rejette et le traite de mensonge et donc lorsqu'il dit et lorsqu'ils ont une crainte une crainte quelconque et qu'ils ressentent qu'il y a une peur quelconque Alors automatiquement ils appliquent leur principe de taqiyya et ils se cachent et ils commencent à euh, montrer qu'ils respectent euh sahihayn Al-Bukhari et et qu'ils respectent la sunna et ils commencent même à insulter les ra la, les et la religion des rafida et ils commencent à nier hein, tout ce qui est rapport avec leur attachement, comme ils nient qu'ils sont des rafidats, et ils vont même montrer qu'ils s'insultent eux-mêmes parfois, et ça c'est quelque chose que même les juifs et les madjous ils ne font même pas euh, par, par rapport à eux-mêmes, ils ne vont même pas aller jusqu'à faire ça, donc il dit et également une de leurs plus grandes caractéristiques c'est l'ignorance et ça c'est une des caractéristiques les plus apparentes chez leur chououk et leur Euh, grands hommes parmi ceux qu'ils respectent. Et euh, donc, si c'est le cas avec leurs chouyours et ceux qu'ils respectent, alors imaginez euh, qu'est-ce que ça peut être lorsque l'on parle des autres parmi les Rafedahs, qui sont les gens de la campagne ou les gens ordinaires qui ne sont euh, pas parmi leurs savants ou parmi leurs chouyours, sont encore plus ignorants. Ils sont comme des ânes qui, qui, qui prennent la fuite hein, et Euh, on, on demande Ou bien on, on offre la louange à Allah pour la guidance du fait qu'il nous a guidé Que la, la louange est à Allah pour le fait qu'il nous a guidé Et il dit que le fait de leur, de leur enseigner la vérité et de leur, de leur donner la nasiha, de leur donner le bon conseil, et de les amener vers la vérité selon la, selon la capacité, selon le, la possibilité, ça c'est une des meilleures actions qu'on peut faire. Et ça, c'est mentionné dans euh, le livre Tartib al-Mawdu'at, l'Ibn al-Jawzi, écrit par Mohamed ibn Ahmad al-Zahabi, à la page 124. Il dit, ensuite, il mentionne les parents de l'imam, l'Ibn al-Qayyim al-Jawzi, euh, qui est mort en 751, un des grands élèves euh, également de Cheikh l'Islam, l'Ibn al-Taymiyyah, c'est-à-dire son plus grand élève également il mentionne dans son livre irasat al-lahfan euh, le volume 2 à la page 75 il dit qala fi irasat al-lahfan wa akhraj al-rawafid al-ilhad wal-kufr wal-qadh fi sadat as-sahaba wa hizb rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa awliyaihi wa Donc, il, il, euh, il dit, l'imam Ibn al-Qayyim, que les rafidats ont essayé de... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris la, la déviation et le kufr et l'attaque contre les grands sahabas et contre le parti du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses alliés et ses supporteurs Ils ont essayé de montrer toutes ces choses-là comme étant euh, de l'amour envers la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam et le fait de les prendre pour alliés et de, de les aimer et, et des choses de ce genre donc c'est pour dire que pour eux d'aimer les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer qu'on les aime il faut euh, justement attaquer les sahabas et euh, attaquer les gens qui étaient avec le prophète sallallahu sallam qui étaient ses alliés et qui le défendaient et on sait que toutes ces choses là c'est des actes de kufre et Euh, de déviation et de mécréance donc pour eux ils ont fait de, du fait d'aimer la famille du professeur sein, pour eux c'est yani, de faire le coffre en réalité ensuite il mentionne dans euh, le livre Al-Manar Al-Munif de l'imam Mouqayim encore une fois à la page 108 il dit il dit au-delà Al-Manar وأما ما وضعه الرافض في فضائل علي فأكثر من أن يعد قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد وضعت الرافض في فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت نحو ثلاثمائة حديث ولا تستبعد هذا فإنك لو تتبعت, تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال إن زد المنار المنيف la page 108, encore une fois, euh, que dans Al-Manar al-Munif, il dit que en ce qui concerne les rafidats euh, et les choses qu'ils ont inventées et fabriquées à propos des, des mérites de Ali, il dit que c'est plus que qu'est-ce que tu peux calculer. Et il dit que al dans son livre Al-Hirshad, il a dit que les hadiths, et les paroles fabriquées euh, que les rafoudas ont fabriquées au sujet des mérites de Ali anhu, et de la famille du prophète wa sallam, sont dépassent euh, ou sont environ 300 000 hadiths donc ils ont fabriqué et inventé des faux hadiths et le nombre de ces hadiths le nombre de faux hadiths qu'ils ont fabriqués à ce sujet là sont environ 300 000 donc c'est pour dire à quel point ils ont inventé des mensonges et en réalité à ce sujet là yani, il faut dire une chose c'est qu'on reconnait Ali radiyallahu anhu comme étant un des plus grands parmi les sahabas il n'y a pas de doute là dessus hein? et le quatrième parmi les khulafats rachidine mais euh, pour eux c'est pas suffisant hein? pour les rafauds c'est pas suffisant et yani, malgré que dans les livres de hadiths authentiques on retrouve plein de, de hadiths qui mentionnent les mehid d'Ali dans les hadiths authentiques mais eux, ça ne leur suffit pas hein? il faut absolument qu'ils rabaisse tous les sahabas et qu'ils élèvent Ali anhu, et qu'ils exagèrent à son sujet au point de faire de lui un dieu ensuite Ibn Qayyim il dit à propos de ce, de ce, de ce nombre qui a été mentionné par al al il dit euh, ce nombre de 300 000 hadiths fabriqués de la part des Rafidah, ce n'est pas quelque chose qui est étonnant euh, parce que si tu suis ce que euh, ce que ces gens-là ont dans leur livre, tu trouveras que c'est exactement comme il l'a dit c'est à dire c'est exactement euh, ce nombre de hadiths fabriqués qu'ils ont il dit il dit fil Mahdi wa laqad asbaha ha'ula'a i'aran ala bani Adam wa dhahka yuzkharu minhum yaskharu minhum il dit que dans le même livre euh, dans al-Manar al à la page 152 euh, la pre la première édition et c'est le tahqiq d'Abdul Fattah Abu Dakkila qu'il a, qu a utilisé pour, euh, comme référence ici qui, en passant, qui est un ikhwan et un, et un, un, un maturidi, qui refutent les, qui renient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Ghoudda, un des élèves de Al kawfari hein, qui est connu comme étant un, un des égarés qui fait revivre la, la, la voie des djahmi, dans la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bon, en tout cas, il a utilisé cette édition-là comme référence et puis il dit c'est pas quelque chose d'étonnant ah oui mais dans l'autre citation il parle, il mentionne justement euh, à la page 152 il dit que dans ce même livre là ils ont mentionné l'aqidah la des Rafidah au sujet du Mahdi l'imam Abdel Qayyé parle de l'aqidah la des Rafidah par rapport à leur Mahdi il dit que euh, ces gens là sont devenus une honte pour euh, les fils d'Adam c'est à dire C'est une honte parmi la, la race humaine. Hein. Et ils sont devenus une blague. Ils sont tellement ridicules que toute personne raisonnable se, se moque d'eux. C'est normal. Quelqu'un dit qu'un enfant est né il y a 1200 ans et qu'il est en état d'invisibilité jusqu'à aujourd'hui et qu'ils se, se promènent partout, ou bien qu'il est caché dans une grotte, et ils attendent qu'ils sortent. Et à n'importe quelle personne intelligente, il réalise tout de suite que ça, c'est quelque chose de ridicule, qui n'a aucun sens. Qawl ibn Kathir, rahimahullah. L'imam ibn Kathir, qui fait également partie des élèves de Sheikh Oluslam, ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est mort en 774, Hijri, euh, il mentionne dans son livre Al-Bidayah wa Al-Nihaya, le volume 5 à la page 251, يقول في وصف حال الرافضه ولكنهم طائفه مخزوله فرقه مرذوله يتمسكون بالمتشابه ويتركون الامور المحكمه المقرره عند ائمه الاسلام il dit que au sujet des rafida en décrivant les rafida il leur heta il dit ce un groupe qui a été humilié et abandonné et s'accroche à qu'est-ce qui est متشابه qu'est-ce qui peut avoir Euh, des interprétations diverses et qu'est-ce qui est clair et établi dans la religion selon les ulama de l'islam il l'abandonne et il ziwa yaqulu dhimna hadithih an al mahdi فيه الآن. وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان وشديد من الشيطان إذ لا دليل على ذلك ولا برهان لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان Donc il mentionne également dans le volume 1 à la page 55 euh, en parlant du Mahdi selon la croyance d'Ahl-Sounat et Wal-Djamah il dit que le Mahdi va sortir euh, et sa sortie sera dans les pays de l'Orient et euh, il ne va, va pas sortir dans le serdab de sa moura, contrairement à ce que croit les ignorants parmi les rafidah hein qui croient qu'il il va sortir de cette grotte hein ça c'est complètement faux euh et également qu'il est présent actuellement donc il croit que qu'il va sortir d'une grotte il croit que hein ils les, les, les ignorants parmi les, les rafidah il croit que il est présent aujourd'hui et ils attendent sa sortie vers la fin des temps et ça c'est C'est un délire total et une divagation totale. Et une, part de, de, une grande part du fait qu'ils you know, ont été abandonnés et délaissés. Euh, et le chaitan les a trompés et trahis. Hein? Et, et c'est bien moqué d'eux en fait. Et il y a pas de, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de preuve à ce sujet-là, ni d'évidence ni du Coran, ni de la Sunna, ni de la raison correcte et ni de, du bon jugement yani. donc il n'y a pas de preuve du tout à ce sujet-là pour eux euh, il voit les paroles d'Abu Hamid al-Maqdisi qui est mort en euh, 888 dans son livre il dit il dit dans le livre il dit dans le livre il dit dans le livre après avoir un déclaré de وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافهم كفر صريح وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف مع تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام وضلالهم وأن لهم شبه ضعيفة جدا wa anna an lahum shubahun da'ifatan jiddan min al la shaykh al zi dans son livre al la réfutation des rafida après avoir mentionné une série de leurs croyances il dit n'importe quelle personne qui a une compréhension yani, quelqu'un qui a une compréhension et qui comprend et qui a une compréhension et qui a une connaissance il, ça va il, il, il va pas c'est-à-dire euh, que c'est quelque chose qui va pas lui échapper euh, à, par rapport à qu ce qu'on a, qu qu a mentionné de leur croyances euh, et de leur euh, de leur croyance et de leur euh, aqida et tout ça et eh bien ça ne va pas échapper à toute personne qui a une compréhension et une connaissance parmi les musulmans que la majorité de ce qu'on a mentionné de leur croyance ou de la croyance de ce groupe d'irafidah, peu importe leurs différentes catégories ou leurs différentes sortes, que ça c'est du kouf clair et que c'est une opposition totale avec de l'ignorance. C'est des gens d'ignorance de, qui, qui ont des croyances de kouf et euh, d'ignorance. Et personne ne va, va s'empêcher lui-même de les déclarer mécréants et de juger qu'ils sont sortis de la religion de l'islam à cause de certaines choubouhâtes très faibles euh, qu'ils auraient trouvées dans le Coran et dans la Sunna, Comme c'est mentionné dans son livre euh, une de réfutation des Rafidah, écrit par Abu Hamid al-Maqdisi, al qui est mort en... 888 Hijri à la page 200 donc c'est pour dire que euh, on n'a pas de raison de s'abstenir et de les déclarer comme étant des koufars et d'être sortis de la religion euh, sous prétexte qu'ils auraient quelques choubouhats euh, sur lesquels ils se basent euh, qui sont très très faibles qu'ils auraient pris du Coran et de la Sunna donc euh, ils n'ont pas de preuves pour supporter, peu importe laquelle de leur, leur euh, croyances ils n'ont aucune référence aucune preuve euh, dans le Coran sauf des petites chebouhat qu'ils ramènent pour essayer de, de, de, de défendre ou de supporter leur position il dit waqa wa qawl ash-cheikh al-islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah izi qala fi risalat ar-rad 'ala ar وصراحه النقل وقولهم هذا مستلزم لتكذيب ما ثبت قطعا في الآيات والاحاديث من عدم رجوم من عدم رجوع الموتى إلى الدنيا فالمجادله مع هؤلاء الحمر تضييع التضييع الوقت تضيع الوقت لو كان لهم عقل لما تكلموا أي شيء تجعلهم مسخرة للصبيان ويمج ويمج كلامهم اسماع اهل الايقان لكن الله سلبا عقولهم وخذلهم في الوقيعه في خلص اوليائه لشقاوته لشقاوة سبقت لهم اذ يذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب dans une risala Hein, le Cheikh Mohamed Abdel Wahab qui est mort en 1206 il a écrit une risale pour réfuter les rafidah et quand il a parlé de leur aqidah au sujet de d'arraj'ah du fait qu'il croit qu'il y a des gens qui vont revenir avant la fin des temps comme on l'a expliqué dans les cours passés il dit regardez oh, au regarde, oh toi le croyant à quel point ces gens là sont faibles dans leurs opinions et à quel point, ils sont, euh, à quel point ces, ces gens stupides sont euh, faibles d'esprit ils inventent des choses que yani la raison élémentaire rejette et réfute et les textes clairs également et cette parole qu'il ramène elle, elle implique le, le, la, le, le, cette parole qu'ils disent au sujet du fait que les morts vont revenir la fin des, certains morts vont revivre avant la fin des temps et bien ça, ça vient démentir tout ce qui est confirmé de façon Euh, certaine et authentique parmi les versets dans le Coran et les hadiths qui mentionnent qu'il n'y aura pas de retour à cette dunyade pour les morts une fois qu'ils sont morts ils ne vont pas revenir à la vie dans, cette, dans ce monde jusqu'à la fin des temps donc de débattre avec ces gens avec ces genres de personnes parmi, qui sont bêtes comme des ânes c'est de perdre notre temps et si ces gens là avaient un minimum de raisons, ils n'auraient jamais dit de ce genre de choses qui les rendent, ou qui font d'eux des... Euh, les, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils font, ils font en, avec ces paroles et ces idées qu'ils ont, et ces croyances qu'ils ont, ils deviennent la risée des enfants. Hein. Et... Euh, non, donc c'est ça. Donc, il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a retiré leurs raisons et les a abandonnés pour avoir attaqué ou critiqué les plus, ses plus proches alliés, c'est-à-dire les croyants, les sahaba à cause d'un malheur qui les a précédés. Du fait que yani, ils sont en train de insulter les sahaba ou de croire en des croyances de kofra de shirk des choses de ce genre non donc ça c'est mentionné dans risalatun firradd ala rafida il mentionne également il dit wa qala ba'da dhal an ba'da an zakara qawluh ba'da an zakara qawlahum وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافض أكثر الناس تركا لما أمر الله به وإتيانا لما, حرم الله لما حرمه الله وأن كثيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم, في رحم حرام ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملا وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله سسع كوهن فدى لرسالة de Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab à la page 39 il dit, après avoir mentionné le fait qu'il rende permis ou licite euh, le fait de marier une femme et sa tante en même temps euh, il dit et ça, ce genre de, par ce genre d'exemple de, on peut savoir que les rafidahs sont les gens qui, euh, qui font le plus ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de faire et qui abandonne le plus ce qu'Allah leur a ordonné donc tout ce qu'ils font, le contraire ce qu'Allah ordonne, il l'abandonne et ce qu'Allah leur interdit, ils le font et c'est eux qui font le plus ce genre de choses et que donc ça, ça indique que ces gens-là beaucoup d'entre eux viennent en fait d'une naissance, naissance illégitime hein? Ils, ils sont pour la plupart née d'une un, naissance illégitime et que c'est pour cette raison-là que tu ne vois que le mal en eux, soit dans leurs croyances ou dans, leur, ou dans leurs actions. Et euh, comme on dit, euh, toute chose retourne à son origine. قال رحمه الله فَهَاُولَا الْإِمَامِيَا خَارِجُونَ عَنِ السُنَّةِ بَلْ عَنِ الْمِلَّةِ وَاقِعُونَ فِي الزِّنَةِ وَمَا أَكْثَرُوا donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici la page 42 du même livre cheikh Mohammed ibn al-Wahhab al-Deen donc ces gens-là l'imamiyya ils sont sortis de la sunna et même ils sont sortis de la religion en entier et ils sont tombés dans toent également dans le zina et il dit regardez à quel point ces gens là se sont ouverts les portes pour eux mêmes du zina par, euh, par les parties génitales et par, également même par euh, l'anus également parce qu'ils rendent euh, la sodomie halal Ils croient que la sodomie c'est halal donc euh, il dit que il, il méritent donc également d'être appelés des bâtards à cause de ça des enfants de zina des enfants qui sont nés de l'adultère ou des relations illégitimes parce, parce que également ils ont permis le, la mut'a, qu'est-ce qu'ils appellent mut'a et c'est pour cette raison-là que leur pays est rempli de prostitution et également à cause du fait qu'ils rendent licites toutes sortes de relations entre les hommes et les femmes qui sont illicites en islam Allah al apra y ji wa qawlu yani wa qawlu abd al abd wa qawlu abd al aziz ibn wali ibn wali allah al dehlawi rahimahullah uh, yani abd al aziz ibn wali allah al dehlawi rahimahullah ilayk halif uh, pour réfuter les rafida qui s'appelle at tuhfat al 12iya celui-là ce cheikh il est mort en 1239 et son livre il a été résumé par l'imam Al-Aloussi qui a écrit un résumé de ce livre. Et il est publié euh, et il a été rendu célèbre ce livre, surtout par rapport à ce résumé que l'imam Al-Aloussi a écrit. Donc il dit... الذي ألفه في الرد عليهم واختصره الألوس واشتهر من خلاله ومن استكشف, من استكشف عن قائدهم الخبيثة وما ومن طوى عليه علم أن, أن ليس لهم في الإسلام نصيب وتحقق كفرهم لديه ورأى منهم كل كل أمر عجيب واطلع على كل أمر غريب وتيقن أنهم قد انكروا الحسي وخالفوا البديه الأولوي ولا يختروا ببالهم عتاب ولا يمر على أذهانهم عذاب أو عقاب فإن جاءهم الباطل أحبوه ورضوا به وإذا جاءهم الحق كذبوه وردوه ومثلهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ولقد غشى على قلوبهم الران فلا فلا يعون فلا ولا يسمعون فإنا لله وإنا إليه راجعون ولقد تعنتوا بالفسق والعسيان في فروع الدين وأصله فصدق, فصدق ذن إبليس فاتبعوه من دون الله ورسوله فيا ويلهم من تضيعهم الإسلام ويا خسارتهم مما وقعوا فيه من حيرة الشبه والأوهام donc ça c'est une parole de, de, de, ce, de ce sheikh Abd al-Aziz al-Dahlawi dans son livre qui a été résumé par l'imam al-Alusi al-Tuhfat al-Lifna-Achriya donc il dit celui qui a découvert leur, leur croyances sale il euh, il, va, il va il va découvrir yani, il va avoir Il va avoir la connaissance que ces gens-là n'ont aucune, aucune part dans l'islam. Et il va être convaincu, hein, il va être capable de confirmer et de vérifier que ces gens-là sont dans le coffre. Et il va voir de leur part toutes choses étonnantes et toutes choses étranges. Et il va être convaincu que ces gens-là ont nié ce qui est palpable et qu'ils ont con contredit les choses élémentaires de la raison hein? des choses élémentaires et donc euh, yani, si, si quelque chose de faux leur, leur est présenté, il l'aime et il le et ils sont satisfaits de ce, cette chose et si quelque chose de vrai leur représenter il le nie il le traitent de mensonge et il le rejette et il mentionne deux versets dans sourate al-baqara qui mentionne leur état c'est l'état des hypocrites le verset 17 et 18 dans sourate al-baqara le, le, leur exemple hein, est, est semblable à celle de la personne qui allume un feu puis lorsque ce feu a éclairé ce qui était autour d'eux Allah subhanahu ala leur enlève leur lumière et les laisse dans les ténèbres nous voyons rien ils sont donc aveugles sourds et muets alors ils ne peuvent pas revenir et donc euh, leur péché a recouvert leur cœur et donc ils ne voient rien, ils n'entendent n'entendent rien et c'est de Allah que nous venons et c'est à lui que nous retournons et ils ont et ils ont ils se sont préoccupés par la perversité et la désobéissance dans les dans les branches de la religion et dans ses fondements et ils ont suivi Iblis hein en dehors d'Allah subhanahu wa et de son messager alors ils ont Euh, donc ils ont un malheur sur eux pour avoir abandonné l'islam et quelle perdition dans, ils, quel écran de la perdition dans laquelle ils sont et dans la confusion dans laquelle ils se sont jetés à cause des confusions qu'ils ont et des doutes et des des choubouhats et des auhams qu'ils ont ça c'est dans le résumé de à la page 300 et 301 et en passant ce livre-là, on va en lire des passages lorsqu'on va arriver à la fin, Inch'Allah, parce que là, on parle des questions de... On a parlé des questions de Aqidah en ce qui concerne les Rafidah. Et euh, on a parlé de la position des ulamas d'Ahl Sunnah à leur sujet. Et euh, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va parler des paroles euh, des ulamas au sujet des les gens qui les ont supportés ou défendus parmi ceux qui se prétendent être des sunnis, des gens d'Ahl Sunna, hein, parmi les Irwan et, et les autres de cette tendance, qui penchent vers les, les rafidats et qui se mettent avec eux, ou qui s'allient avec eux, ou qui appellent à un, un rapprochement avec eux. Et, euh, y a -il, comme ils veulent faire qu'est ce qu'ils appellent, comme un, un écuménisme, hein, comme les chrétiens, ils ont fait... Euh, l'écuménisme chrétien comme réunir toutes les différentes sectes chrétiennes puis essayer de se rapprocher entre elles puis dialoguer pour s'accepter les unes les autres donc maintenant ils veulent faire la même chose avec les sectes qui ont dévié de la sunna et qui se sont écartés du coran et de la sunna ils veulent faire la même chose avec les différentes sectes qui se prétendent musulmanes ou qui ont des innovations parmi les sectes qui, qui prétendent appartenir à l'islam Donc on va lire ces choses-là la semaine prochaine. Puis par la suite, incha'Allah, on va commencer à rentrer dans des exemples d'égarements que ces gens-là ont inventés dans les questions de pratiques religieuses, hein, de, de qu'est-ce qui ne va pas avec le fiqh et d'autres choses de ce genre aussi. Et donc, il dit, qu'il mentionne les paroles de l'imam shoukani, qu'il dit, والبدعة الخبيثة ذيلا هو أشر ذيل وويلا هو أقبل ويل وهو أنهم لما علموا أن الكتاب والسنة يناديان عليهم بالخسارة والبوار بأعلى صوت عادوا السنة المطهرة وقدحوا فيها وفي أهلها بعد قدحهم في الصحابة رضي الله عنهم وجعلوا المتمسك بها من أعداء أهل البيت ومن المخالفين للشيعة لأهل البيت فأبطلوا الصن بأسرها وتمسكوا بمقابلها وتعضوا عنها بأكاذيب مفترى ومجتملة على القدح المكذوب المفترأ في الصحابة وفي جميع الحاملين للسنة المهتدين بهديها العاملين, بها فيها العاملين, بها العاملين بما فيها الناشرين لها في الناس من التابعين وتابعيهم إلى هذه الغاية وسموهم بالنص والبغض لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأولاده donc euh, il mentionne par la suite les paroles de l'imam al-Shawqani dans son livre al-Qatr al-Wali al-Hadith al-Wali al-Shawqani à la page 305 et 306 il dit que donc sache que les Rafidah euh, yani, ils ont euh, cette, yani, ils ont des bid'ahs ils ont des malédictions sur eux ils ont des paroles qui sont l'aide et, euh, et lorsqu'ils ont vu que le Coran et la Sunna appellent à leur perte à leur perte et, euh, et, et ils crient à, leur, à, toute, toute la, à, à haute voix contre eux ils, ont, ils se sont mis en opposition contre la Sunna et ils ont commencé à attaquer la Sunna et les gens de la Sunna et à les critiquer, à les insulter à insulter les Sahaba et ils ont fait de la personne qui suit cette voie-là et qui s'accroche à cette voie, hein, qui attaque la sunnah et les sahabas, ils ont fait de... Euh, ils ont fait que cette voie-là, c'est la voie de la vérité, et que toute personne qui s'opposait à, à, à, à eux, ou qui qui s'accroche à la sunnah et qui suit les sahabas, ils ont fait des ennemis, des, des, des, des gens de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Euh, et... Euh, ils ont fait d'eux des gens qui s'opposaient au parti de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont complètement euh, discrédité et annulé la Sunna et la valeur de la Sunna Et ils, en, en op par opposition à, à la Sunna, ils se sont accrochés à tout ce qui est opposé à la Sunna Parmi les mensonges qu'ils ont inventés, hein, qui sont remplis de d'attaques et d'insultes et de mensonges contre les sahabas et contre tous ceux qui transportent ou qui portent et qui défendent la sunnah et qui sont guidés par sa guidance et qui appliquent ce qui est dedans. Donc tous ceux qui ont rapport ou qui s'accrochent qui défendent la Sunna, pour eux sont bien, des égarés et des kouffars. Et donc, toute personne qui défend la Sunna qui la transporte parmi les sahabas, parmi les tabi'im, et ceux qui les ont suivis, ils les appellent des, des euh, nasibas, des gens qui, ont, qui sont euh, des ennemis d'Ahlul Bayt. Et ils croient qu'ils ont une haine contre Ali, radiyallahu anhu, et ses enfants, et ses descendants. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne et rejette les rafidahs il fait une invocation contre à la fin il dit et maintenant on va lire les paroles de hayat kibar al en arabes saoudite à leur sujet عن سؤال عن معتقد الرافضه مذهب الشيعة الإمامية مذهب مبتدع في الإسلام وأصوله وفروعه il est il Euh, dans le volume 2 à la page 378, la fatwa numéro 9420, hein, qui a été signée par le, le, le Moufti, le Cheikh Abdulaziz Ibn Ubbaz, et le Cheikh Abdulazzaq Afifi et le Cheikh Abdullah Ibn Goudayyan, euh, il, il, a, il est mentionné dans cette fatwa que la voix des rafid, des shi'a al-imamiyya, qui sont les rafidah, est une voix qui est innovée dans l'islam, dans ses fondements et dans ses branches qui en découlent. Et il mentionne également une autre fatwa, il dit, dans une fatwa autre, « Que les al-imamiyya al-isna-ashiriyya quad naqalou » قد نقلوا في كتبهم عن أئمتهم أن القرآن الذي جمعه عثمان بن أفان رضي الله عنه عن طريق حفاظ القرآن من الصحبة محرف بالزيادة فيه والنقص منه وتبديل بعض, كلمات بعض كلماته وجمله وبحذف بعض آياته وسور منه ويعرف ذلك من قرأ كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب الذي ألفه حسين بن محمد تقي النور التبرسي في تحريف القرآن وأمثاله مما ألف انتصارا للرافضة ودمعا ودعما لمذهبهم كمنهاج الكرامة لابن المطهر لذلك يقول في ست فتوى قلت qui est euh, la fatwa numéro 11461 dans le volume 2 de, des fatwa de l'adnettaddaïma euh, à la page 379 et 380 euh, qui est signé par les mêmes membres de, la, de, de ceux qu'on a mentionné dans la fatwa précédente il dit que les shi'a al-imamiya les douze imams, la, la secte des douze imams parmi les shi'a ont mentionné dans leurs livres, ont rapporté dans leur livres selon leurs imams que pour eux, le Coran qui a été réuni par Othman ibn Affan euh, de la part des, des, des grands mémorisateurs du Coran parmi les Sahaba a été falsifié soit par des ajouts ou bien par des, des retraits, des choses qui ont été omises ou enlevées. Et par des changements de certains mots ou de certaines phrases et par le, le, le fait qu'on a enlevé certains versets et certaines soirs dedans et ça ça a été euh, ça et, et dit quelqu'un qui a lu le livre écrit par euh Hussein ibn Muhammad Taqiuddin euh, nouri euh, al-Tabarsi qui s'intitule Fawsul Khitab fi Tahreef Kitab Rabbil Arbab il va euh, savoir que ça c'est leur croyance au sujet au sujet du Coran et qu'il est falsifié comme on en a parlé dans les cours précédents, et également euh, dans ce qu'ils ont écrit pour défendre la voix des Rafidah euh, et pour euh, alimenter euh, leur, euh, leur voix et leur croyance, pour essayer de montrer que c'est la vérité. Le livre qu'ils ont écrit qui s'appelle « Minhaj Al-Karamah écrit par Ibn mutahhar Et si je me trompe pas, c'est justement ce livre-là qui a été réfuté par Cheikh islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Minhaj as-Sunnah. Donc il a écrit lui Minhaj al-Karama et Cheikh al-Islam a عن دواوين السنة الصحيحة كالصحيحية البخاري ومسلم فلا يعتبرونها مرجعا لهم في الاستدلال على الأحكام عقيدة وفقها وليعتمدون عليها في تفسير القرآن وبيانه بل استحدثوا كتبا في الحديث و وأصلوا لانفسهم أصولا غير سليمة يرجعون إليها في تمييز الضعيف في زعمهم من الصحيح donc il dit que également il se, il se détourne des livres de la sunna euh, authentiques comme Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim et il ne les considère pas comme étant une référence pour eux euh, comme preuve dans les règles de la l'aqida et de, du fiqh et il ne se base pas sur Euh, sur ces livres-là également dans l'interprétation du Coran et dans le tafsir ils ont inventé pour eux-mêmes des livres de hadith fabriqués ils se sont établis également des fondements qui sont incorrects et ils retournent à ces fondements-là euh, pour essayer de distinguer entre euh, ce qui est faible selon eux de ce qui est authentique et ils ont mis parmi leur fondement de retourner aux paroles des imams ismaéliens qu'ils considèrent comme étant infaillibles selon eux. Donc ça c'est la fin de cette fatwa. Donc le cheikh ibn Fahad li كلها مقرر مقررة ومرسخة جاءت كلها مقررة ومرسخة موقفهم الموحد من الرافضة من خلال تلك النصوص المتواترة عنهم المتضافرة في ذنبهم للرافضة ووصفهم لهم بكل شر ورذيله وانهم ابعد الناس عن كل خير وفضيله وفي سياقات في سياقات متعدده وعبارات متنوعة إمعانا منهم في التحذير من شرهم وبيان شدة خطرهم حتى قال الرجل المتبحر في أمرهم الخبير بأحوالهم بعد أن بلغ الغاية في ذنبهم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفسيح في الكلام على ما تقدم بذلك النقل عنه موثقا فجزى الله هؤلاء الأئمة وسائر العلماء المحذرين من الرافض خيرا فإنهم قد أدوا للأمة حق النصيحة واجتهدوا في ذلك حتى قامت تحذير وتحذيراتهم الحج على الخلق وظهر لكل من له أدنى حظ من, الفهم من فهم ومعرفة بالشرأ أن الرافض أبعد ما تكون عن الحق وأقرب ما تكون للظلم والجور وأنهم أشد الناس مش مشاقة للشرع وبغضا لأهل الخير والفضل وأنه مبتلي المسلمون في سالف عصورهم وحاضرها بشر منهم ولا أخوف ala ala al-din minhum fanas'al Allah al-Karim an yuqi al-muslimina sharrahum wa an yaj'ala kaydahum le cheikh donc voici les paroles des imams des salaf et des gens de science après eux qui sont également accompagnés des paroles qu'on a mentionné Euh, en, en, en tout premier en, ou euh, en, en commençant euh, au, au début, par les paroles des imams d' Beit de la famille du prophète Sal qui sont venus toutes confirmer et, euh, et à établir de façon ferme et euh, leur position unie, qu'ils ont une position unique et tous, ils sont tous sur la même position face au Rafir à travers toutes les narrations et les citations qu'on a mentionnées qui sont mutawatira qui sont en grand nombre hein, et qui se supportent toutes les unes les autres dans leur critique et dans leur condamnation des rafidah et dans le fait qu'ils sont euh, décrits par, les, euh, par, toutes, par tous les mots et des, avec toutes les, laides, les choses laides qui, qui, qui sont mentionnées à leur sujet Hein, parce que ce sont les gens qui sont les plus loin de tout ce qui est bien et tout ce qui est euh, mérite. Et on a mentionné, donc, comme on a dit, plusieurs, euh, et, plusieurs narrations, plusieurs citations, avec des expressions diverses euh, qui sont dans le but de disons, de mettre en garde contre le mal qu'ils ont en eux-mêmes et pour montrer le, la grandeur du danger qu'ils représente et même que l'homme, bien informé à leur sujet, euh, et après avoir mentionné et expliqué euh, leur état, a mis en garde, et euh, après avoir justement euh, condamné ces gens-là par les termes qui sont les plus, euh, et, les plus clairs et les plus approfondis, les plus détaillés possibles, Cheikh l'Islam, il a dit que le mal que représente représentent euh, yani ces gens-là, les rafidats contre les musulmans, contre les gens de l'Islam, ne peut être décrit même par l'homme le plus éloquent et le plus qui s'exprime le mieux. Et donc, ça on l'a cité avec la référence également. Donc, le Cheikh dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ces imams et le reste des ulama qui ont mis en garde contre les rafidats, qui les récompensent par le bien, parce qu'ils ont rempli leur devoir de donner la nansiha à la ummah, et ils ont fait des efforts à ce sujet-là, jusqu'à ce que euh, la, la preuve soit établie contre la création par leurs paroles et par leur mise en garde. Et les rafidats, euh, ils ont expliqué donc que... Euh, et n'importe quelle personne qui a le moindre, la moindre compréhension, il est capable de savoir, s'il a un minimum de connaissances de la sharia, il est capable de savoir que les rafidras sont parmi les gens les plus éloignés de la vérité et les plus proches de l'ignorance et de euh, l'injustice et de la, euh, de, de la tyrannie. Et que ce sont les gens qui s'opposent le plus à la révélation et qui détestent le plus les gens du bien euh, et que les musulmans n'ont jamais été mis à l'épreuve dans le passé comme à l'époque actuelle euh, par, un, par des gens qui sont euh, mauvais euh, ils n'ont jamais, jamais subi une plus grande épreuve que l'épreuve de ces gens-là et ils n'ont jamais non plus eu à craindre un mal pour la religion plus grand que le mal que ces gens-là représentent. Donc, on demande à Allah de protéger les musulmans de leur mal et de renvoyer leurs ruses et leurs complots contre eux-mêmes et de faire que leur perdition et qu'ils soient anéantis par eux-mêmes, par leurs propres leur propre mains. Et Allah, il est l'audient et celui qui exauce les du'as, les invocations. Donc ça, ça y est pour la clarification de ce point-là. Bon, J'aurais voulu vous lire quelques-unes des fatwas euh, des ulamas euh, au sujet de, du verdict qu'on doit donner à propos des rafidats. Euh, Est-ce qu'ils sont musulmans ou non Est-ce qu'on doit manger leur viande ou non Est-ce qu'on peut marier leurs femmes ou non Et ainsi de suite. Comment on les considère de euh, mentionner les fatwas à ce sujet-là mais je vais laisser ça pour la semaine prochaine Inch'Allah parce que euh, on n'aura pas le temps on a déjà atteint le temps limite euh, pour le cours d'aujourd'hui donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah on continue euh, le cours prochain hein? donc on a complété on a lu euh, ce qu'on voulait lire des paroles de Cheikh Ibrahim al rohili et donc on a lu en fait, on a complété l'introduction de son livre et c'est un, un résumé de la critique de la voix des Rafidahs en général le reste du livre qui est composé d'environ 450 pages euh, le reste du livre c'est euh, disons la réfutation détaillée des choumourades qui sont mentionnées dans le livre de ce Rafidhi, ça on va pas le lire parce que bien entendu il y a des questions qui sont détaillé et que le but de ce cours c'est quand même pas euh, de rentrer dans tous ces détails là puisque la plupart d'entre nous alhamdoulilah on n'est pas au courant justement de toutes ces choubouhats et du moment qu'on n'est pas euh, concerné directement par ces choubouhats là c'est inutile de les euh, de les mentionner justement ça pourrait avoir un effet contraire hein, à, à notre objectif Alors, au lieu de, de diminuer leurs chebohats et de les réfuter, ben, ça pourrait les propager plus et c'est pas ça ce qu'on veut hein. et euh, malgré que le livre en question le livre qui a été réfuté par le Cheikh Ibrahim al-Ruhayli euh, il a été traduit par les refusats en français hein. le livre qui est réfuté dans ce, dans, dans ce livre la, la réfutation qui de ce livre la réfutation de, de, de Cheikh Ibrahim al-Ruhayli Le livre que le sheikh est en train de réfuter a été traduit en français par les Rafidah. Je l'ai trouvé une fois dans une librairie, hein, il était en français. Donc c'est pour dire que ces gens-là ils perdent pas de temps hein, pour traduire leur livre d'égarement en français. Donc je me suis dit, si le livre a été traduit en français, et eh c'est tout à fait normal que la réfutation de ce livre soit également traduite en français aussi, pour justement réfuter les choubouhades qui ont pu être transmises euh, en français euh, dans ce livre-là. Donc on verra peut-être pour l'avenir si euh, je dois continuer ce livre ben, probablement que j'essaierai de faire la traduction de la réfutation par écrit au lieu de la traduire euh, par audio. On verra incha'Allah dans l'avenir qu'est-ce qu'on va faire. Donc euh, i s'aïtïs insha'Allah subhanakallahu wa b'hamdik ashad man la ilaha illa ant astaghfiruka wa atobu ilaih baraka allahu fikum wa jazakum allahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh